och jag berättar att det är Muhammeden och Resulet, sallallahu alayhi bienvenue donc à notre rencontre pour aujourd'hui. Nouvelle séance, bi idnillahi subhanahu wa ta'ala toujours avec le tafsir de sourate Yasin du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et à partir d'aujourd'hui, Inch'Allah, on va commencer avec le verset numéro 55. Donc, le 55e, la 55e ayat du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala de sourate Yasin, qui encore une fois, c'est la sourate numéro 36 du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme on le fait toujours, Inch'Allah, on va essayer de faire comme ça un, un, un mélange de l'essentiel de trois euh, ou quatre différents tafsirs, ce que les différents savants, il nous mentionne ici bien sûr il y a des choses qui se qui se croisent c'est la même chose et parfois il y a certaines فوائد certaines informations qu'on peut qu'on peut trouver dans un tafsir mais qu'on ne trouve pas dans dans un autre tafsir il dit subhanahu wa ta'ala in ashabal jannati al yawma fi shughulin faakihoon allah عز وجل il nous parle de ashabul janna des gens du paradis, les gens qui seront dans le paradis bi-idnillahi subhanahu wa ta'ala. Et après cela, comme on va le voir, inshallah quelques ayats après, Allah Azza wa nous parle d'Ahlunar, les gens de l'enfer. Donc là, Allah Azza wa il compare leur sort dans ces deux, ou bien pour ce qui est de ces, de ces deux groupes. Et ça, ça vient juste après le, la ayat avec laquelle on avait conclu la, lors de notre dernière séance, lorsque Allah Azza il dit que Lors de cette journée, ça veut dire le jour dernier, on sera rétribué, on sera récompensé ou bien on sera blâmé selon nos œuvres. Donc tout ce, tout ce qui va venir maintenant, ça veut dire la récompense ainsi que la punition, bien sûr, Allah Azza wa il est juste subhanahu wa ta'ala. Il n'est aucunement injuste subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas un choix aléatoire que Azza wa il fait. Pour jeter des personnes dans l'enfer et élever d'autres personnes dans le paradis, c'est à cause, c'est la, c'est la conséquence en quelque sorte des actions de chacun des deux groupes. Alors il dit, subhanahu wa taala, imna as al-jannati al-yawma fi shurulin fakihuna que aujourd'hui les gens du paradis, les gens de al-jannah, ils seront dans une occupation, fi shurulin. En, ça, c'est un mot qui est connu jusqu'à aujourd'hui, un mot très familier dans le langage populaire en arabe. Meshroul, quelqu'un d'occupé, quelqu'un qui est occupé. Busy person, ça veut dire quelqu'un qui n'a pas, euh, pas de temps à nous accorder ou bien qui n'a pas d'attention à nous accorder. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit que les gens de l'Ahl al-Jannah, ils vont être faits shroul. Ils ont tellement d'occupations, tellement de choses à faire qu'ils sont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 et qu'ils sont en train de, ou bien dont ils sont en train de se réjouir et de, et de profiter comme Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous explique juste dans les ayats qui viennent juste après, comme on va le voir, bi-ibnillahi subhanahu wa ta'ala. Alors il dit subhanahu wa ta'ala, « Fishurulil, Le mot « fakihouna », ça veut dire qu'ils vont être remplis de bonheur, ils vont se réjouir. Le mot « fakihouna », il nous rappelle encore une fois un autre mot très, très de base, fondamental en arabe. Ça veut dire l'arabe de nos jours qu'on utilise, c'est « al-fakihah », les fruits. Mais euh, l'origine du mot « fakihatun »,« fruit » dans la langue arabe, c'est Al-Fa'kihu. Al-Fa'kihu, c'est quelqu'un qui est dans un délice. C'est pour cela, habituellement, des fruits, c'est quelque chose de sucré, de délicieux. C'est pour ça que dans la langue arabe, ça s'appelle Fa'kihatun. C'est parce que ça donne le délice, en quelque sorte. Donc, c'est relié au, euh, au mot qui est utilisé ici dans cette est ils vont être pleins de de délices et de réjouissances en en quelque sorte. Comme il nous mentionne ici, euh, ça veut bihi wa farihuna. dire, certains que comme l'Imam Mujahid ibn Jabra, il a dit ici, c'est quelqu'un qui se réjouit, quelqu'un qui est trop content avec ce ce qu'il a entre entre ses mains ou bien ou bien devant devant lui. Taï, shogolim fakihuna. Là, comme on l'a mentionné, comme on le mentionne toujours, Charles Darzoldel, vous devez être patient avec nous dans toujours dans ce cours de Tafsir. C'est pour votre propre bien. C'est parce que si on voulait faire un cours de Tafsir très bref comme ça, amener un seul livre juste Tafsir, par exemple Ibn Khaldîr, prendre l'essentiel, et eh bien ça va être beaucoup plus simple pour pour moi personnellement mais pour vous eh bien ça va vous priver de plusieurs autres ouais, Et donc une fois qu'on trouve dans des livres de tafsir c'est pour ça que inchallah azawajal soyez patient avec nous comme ça on essaie de de naviguer pour euh, essayer d'amener quelques détails inchallah que quli ulama il mentionne donc là on a dans tafsir al-Baghaoui il nous mentionne que wakiy alayhi rahmatullahi ta'ala il dit fi Ah la fille Al-Samar, c'est quoi Al-Samar C'est le délice de, de ce qu'on qu entend, ça veut dire de ce, ce qu'on appelle ici dans le hayat du dunya. Bien sûr, ce n'est pas la même chose dans l'akhirat, ce n'est pas la même chose. Voilà, c'est ce qu'on appelle dans la vie de la hayat du dunya la musique donc ce que l'Arzoudeh il a interdit ce qu'on entend comme la musique qui est haram et interdite et ainsi de suite qui nous distrait de l'adoration de de l'adoration de Allah wa ça pour le croyant ce n'est que temporaire Et bien sûr, ce qui est comme Samar, la musique, entre guillemets, qui est filjanna b'idnillahi azzawajal. Et bien, elle n'a rien à voir avec la musique, si on peut dire ainsi, dégueulasse de cette vie, du bah, monde, de Al-Hayat ou al dunya Et Ibn Kaysan, alayhi rahmatullahi ta'ala, l'un des ulama, comme al barawi nous rapporte, il dit « Fiziyaratiba'dihim ba'da ». Ils sont en train de se visiter mutuellement. Les gens du paradis, ça veut dire « il y a trop de visites, il y a trop d'activités » pour qu'il se soucie du sort des gens de de l'enfer ou bien qu'il pour qu'il pense à autre chose en passant il y a deux deux ici fi fakihuna fi fakihuna donc il y a deux qiraats et les deux bien sûr c'est des qiraats euh, considérés selon les euh, selon les critères des ulama fi encore une fois ça revient ici au sens de de de la réjouissance Ainsi que, que du, du délis. Excusez-moi. Il dit subhanahu wa ta'ala. Hum wa azwajuhum fi dhillalin ala Il dit subhanahu wa ta'ala. Que les gens du paradis vont être eux. Ainsi que leurs épouses. Wa azwajuhum fi dhillalin. Sous des ombrages. Donc l'ombre. On va voir tout à notre هم وازواجهم في ظلال على الارائك متكئون accoudés sur les divans accoudés sur les divans alors les ulama ici qu'est-ce qu'il imam ibn kathir alayhi rahmatullah ta'ala qala ibn abbas radiyallahu ta'ala anhumah Någ, eller sa maja hems och svåger som halvill som i skugga, eller, i skugga av träd. Det är arbres. att vetenskapsmän som nämns här att skugga är skugga av träd. Det betyder att i paradiset, igen, människor i paradiset kommer att vara under träd och dessa träd de att vara källor av skugga, i en viss mån. Detta är den första kärnan Det är inte en kärna som nämns Euh, une qara'a qui est authentique, qui est reconnue chez l'ulama. « Fi dhulalin »« Dhulalin » ça vient, c'est le pluriel du mot « dhulla ». C'est quoi la différence entre « dhullun » et, et « euh, dhullatun » Le mot « dhullun » c'est « l'ombre ». Donc être sous l'ombre de quelque chose. Donc ça peut être l'ombre par exemple d'un arbre ou autre chose. « Dhulla » c'est autre chose. « Dhulla » c'est quelque chose qui est sur le ciel, quelque, quelque chose qui est dans le ciel, qui est plus haut que toi. Que Allah il te il t'accorde pour te protéger en quelque sorte. Donc comme par exemple, ça peut être dans le Hayat Dounia, ça peut être par exemple un nuage qui vient exactement au-dessus de toi. Donc ça, ça s'appellerait quoi? Euh, comme Allah il il dit, il m'a dit, il m'a al il m'a dit, il m'a så kalla ibn Abbas Wa ikrimah Muhammad ibn Ka'ab Al-Quradi wa ghairuhu Kallu al-ara'ik Hiya sururu tahta al-hijjal Sururu tahta al Donc encore une fois Si on revient à la question ici Le mot al-ara'ik Il sera accoudé sur des ara'ik Ara'ik c'est le pluriel du mot Arikatun Alors encore une fois Dans les traductions C'est habituellement traduit Comme étant un divan Donc Arikatun c'est un divan Ce qu'on appelle par exemple Un sofa aujourd'hui Mais selon les ulamas de tafsir, encore une fois, je ne sais pas s'il y a une traduction précise de ça en français, mais selon les ulamas de tafsir, Eh bien, ça parle de types de divans qui sont très particuliers. C'est comme ils disent les divans qui sont uh, qui qui étaient faits dans le temps pour les personnes qui étaient nouvellement mariées. Donc, ça serait comme un, un lit qui est élevé, mais qui est recouvert aussi de formes de, de tissu et de décoration et ainsi de suite. Et c'est pour cela, c'est pour cela, certains ulama ils disent que c'est ce genre de tissu en tant que tel qui sont la source de l'ombre de l'ombrage qu'Allah azawajel il a mentionné ici lorsqu'il dit ce سبحانه وتعالى في ظلال qu'ils vont être sous un ombrage ou bien sous l'ombre. Donc, encore une fois, le tafsir, il nous parle de l'ombre qui a comme source des arbres. Donc, ça serait, ça serait entre guillemets dans la nature, si on peut faire référence à ce qu'on connaît dans le hayat Dunya. Et selon le deuxième tafsir ici, l'ombre, la source de l'ombre ou bien de l'ombrage, c'est plutôt ce qui couvre ici les, les divans, que ce soit des tissus ou bien autre chose. Allah Ta'ala, « A'lamou bihaqiqatihasi Allah subhanahu wa ta'ala » qui sait ce qui euh, ce qui est là subhanahu wa ta'ala auprès de lui il dit subhanahu wa ta'ala "leur فيها فاكهه ولهم" ma yadda'una lahum fiha fakihatun wa lahum ma yadda'una que dans Al-Jannah ils vont avoir al faakiha les fruits rappelez-vous encore une fois on a dit tout à l'heure fakihuna ça fait référence au délice quelqu'un qui est en train de se réjouir qui a du plaisir et ainsi de suite et on a dit que dans la langue arabe le mot fakihatun les fruits et eh bien c'est relié à ça alors nous avons ici deux ayats qui se rapprochent et qui nous citent les, les deux mots mais là ça parle de l'objet en tant que tel qui est al-fakihah les fruits Allah Azza wa Jannah citer quel type de fruit exactement, c'est parce que comme dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, euh, que ce qui est dans Al-Jannah incluant les fruits, c'est quelque chose qu'on ne peut pas décrire, c'est quelque chose qui dépasse l'imagination euh, de l'être humain encore une fois, pris dans Al-Hayat dunya ici et dans le cadre de Al-Hayat dunya on ne peut pas imaginer ce que Allah Azza wa il a préparé pour les croyants dans Al-Jannah et comme Ibn Abbas radiyallahu ta'ala il dit, la seule chose la seule ressemblance entre Al-Fakihah dans Al-Dunya, les fruits de la Dunya et les fruits de Al-Akhira c'est dans, dans l'appellation, c'est le fait que, que les deux s'appellent des fruits mais Allah Azza wa il sait subhanahu wa ta'ala ce qu'il a préservé pour les croyants al-akhirah باذن الله سبحانه هو تعالى لهم فيها فاكهه ولهم ما يدعون ils auront tout ce qu'ils vont réclamer certains ulama ils disent ma yad'un ça veut dire ce qu'ils vont réclamer c'est quoi réclamer ça veut dire euh, imaginez si quelqu'un imaginez si dans la vie de, euh, si dans notre vie de la vie hayat dunya à chaque fois que tu sors dans la rue à chaque fois que tu vois quelque chose que tu aimes tu vois une maison que tu aimes tu vas dire ça c'est ma maison Eh bien, en disant ça, c'est ma maison, elle t'appartient automatiquement. Ça va être comme ça, fait al Mais ils dénoncent toute chose que tu prétends que c'est à toi. Ça va devenir à toi, bi Llāhi subḥanahu wa ta'ala. Et ça, les ulémas aussi ils disent :« Mais ils dénoncent, même si ils ont demandé et trouvé, dit Ibn Kathir, ça veut dire :« Tousqu'il. » souhaitent avoir. Tout ce qu'ils demandent d'avoir, ils vont l'avoir. Bi-idnillahi subhanahu wa ta'ala, Allah azza va leur accorder tout ce qu'ils aimeraient avoir et toute chose qu'ils souhaitent avoir, Min idnillahi subhanahu wa ta'ala. La ayah juste après, il dit subhanahu wa ta'ala, salamun qawlam mirrabbir rahim. Donc ça c'est la ayah numéro 58, que salam, paix et salut, parole de la part d'un seigneur Très miséricordieux. C'est la parole d'Allah Azzawajal. Attahia, le mot de bienvenue qu'ils vont recevoir dans Al-Jannah, c'est quoi C'est Salamun. Qawlan min Rabbil Rahim. C'est Allah Azza wa Jalla qui va leur faire certains ulama ils disent ça va être à travers al-Malaika. Donc ici il y a deux tafsir. Soit c'est un salam ce qui vient directement d'Allah Azza wa Jalla qu'Ahlul Jannah ils vont entendre directement d'Allah subhanahu wa ta'ala ou bien il y a certains ulama certains mufassilin ils disent que ça va être à travers les anges al-Malaika alayhimu salam qui vont leur passer assalam d'Allah subhanahu wa ta'ala fi jannah Et bien sûr ça en tant que tel, c'est extrêmement noble comme il dit ici si l'imam Sa'adi alayhi rahmatullahi ta'ala dans son tafsir, si ce n'était pas que Allah Azza a déjà écrit que les gens du paradis ne vont jamais mourir, et eh bien ils vont mourir si ce n'était pas, si ce n'était pas que Allah Azza il a écrit qu'ils ne vont pas mourir, et eh bien ils seraient morts juste en entendant le salam d'Allah Azza wa tellement ça serait quelque chose de réjouissant et de trop puissant mais bien sûr Allah Azza il a écrit que les gens du paradis, et eh bien ils ne vont pas mourir et que ça va être un paradis éternel et que tout celui qui sort, tout celui qui rentre dans le Jannah ne va plus jamais ressortir bi idnihi subhanahu wa ta'ala et aussi Quand Allah Azza wa nous dit « Salamun qawlam min rahim», le salam d'Allah Azawajal wa ce salam d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, il a sa propre implication aussi. C'est quoi ça, son, son implication C'est que ces gens-là n'ont plus rien à craindre. Si quelqu'un, si Allah Azza wa dans le hayat du dunya, il nous a dit quoi De dire « Salamu alaikum», notre salut, c'est « Salamu alaikum», entre muslims, et que le musulman sincère, lorsqu'il dit « Salamu alaykum à, à, à, à son frère, il est en train ici de s'engager à le sécuriser, qu'il n'a pas à craindre son mal. Ça, c'est le musulman, le vrai musulman, pas le mounafir. Alors, imaginez dans le Jannah, si Allah Azza wa il dit « Assalamu alaikum »« Assalam » à ses serviteurs, aux gens du paradis. Ça veut dire qu'ils vont se sentir sécurisés de façon définitive. Ils n'ont plus à craindre. C'est Allah Azza wa lui-même qui leur a donné « Assalam » subhanahu wa ta'ala. « Qawlan » c'est une parole « min rabbin » d'un seigneur qui est très miséricordieux. « Rabb ar-Rahim » Allah subhanahu wa Ta'ala comme Allah Azza wa Jal il in dans une autre aya salam donc Allah Azza wa Jal. il nous parle de cela aussi dans fi mawadi'a okhra dans d'autres lieux dans Al Karim dans euh, Al Karim. Allah Azza wa Jal. il dit wamtazul al Allah Azza wa Jal. metna il nous parle de... Jean de l'enfer que Allah Azza wa Jal cite ici en les nommant comme étant des Moudjurimines, le Moudjurim de nos jours on traduit ça comme un criminel, ça veut dire quelque chose qui a fait, quel... quelqu'un qui a fait quelque chose d'extrêmement grave d'excessivement grave subhanahu wa alors une fois que Azza wa il a cité l'état des gens du paradis et que les gens du paradis ont, ont, ont, entre autres, et eh bien ils n'accordent aucune importance au sort de l'enfer Allah Azza wa il nous parle gens de l'enfer, il dit, subhanahu wa taala, qu'il va leur dire, imtazul al mujrimun. C'est quoi imtazul? Séparez-vous, isolez-vous. Comme il nous mentionne ici dans certaines traductions, tenez-vous à l'écart. L'arz al va leur demander de se tenir à l'écart des gens du paradis, selon un tafsir. امتياز اليوم ايها المجرمون ça veut dire il faut vous distinguer yaziluhum Allah subhanahu wa ta'ala il faut vous distinguer des gens du du paradis ou bien en en, en dans d'autres termes il va y avoir les gens du paradis qui vont se diriger vers Och Allah azza wa jalla imaginez al mathal a'la imaginez dans la vie du bas monde lorsqu'qu'un signal ou bien lorsque par exemple un agent qui a l'autorité de faire la sécurité de faire ni la sécurité la, ju la justice ou autre chose imaginez lorsqu'il va détecter quelqu'un qui est un intrus et qui lui dit « toi », qu'il va le pointer du doigt parmi tout le groupe de personnes qui sont là pour une bonne chose, il va dire « toi, tu sors, toi, tu, vas, tu viens par ici, tu, tu seras interrogé. Eh » et bien, c'est un peu ça le sort que Allah le réserve comme dans les ayats qui vont venir après, Inch'Allah. Et certains ulama aussi, ils ont dit Ça veut dire même entre eux, même entre les kafirin, Allah Azza wa Jalla, il va les, les séparer. Chaque groupe, chaque religion, chaque secte va être à part. Ils ne vont pas tous être regroupés ou tous être ensemble. Il dit subhanahu wa ta'ala... <coughs> Här är Imam Ibn Kathir alayhi rahmatullahi ta'ala. Parfois jag citerar vad Imam Ibn Kathir menström. Jag vet att det finns människor som är på oss och som kanske känner en mycket Koran. För några människor har fattat den Så de kommer göra det livet med andra ayet. Som Allah Azza wa Jal vi säger i andra ayet. Och en dag ta kumus yawma idhi yatafarraqun wa qala subhanahu wa ta'ala yawma idhi yasadda'un donc ça c'est cité encore une fois comme nous dit ibn kathir dans plusieurs ayats du Coran Karim ce sens là ici de la différenciation parce que dans la hayat Dunya bien sûr il y a le haqq il y a le batil اهل الحق اهل الباطل les gens de la vérité et les gens du du faux les gens qui sont sur le chemin d'Allah azza wa jalla les gens qui sont sur le chemin de la shaytan mais dans la hayat Dunya on peut pas les distinguer nécessairement de façon physique il y a pas Allah azza wa jalla pas comme ça, des terres miraculeuses, des terres euh, spéciales exceptionnelle dans lesquelles il n'existe que des croyants purs, ça veut dire des, des gens qui sont purs, qui sont sali et des terres dans lesquelles il y a seulement des munafiqin ou bien des kafirin ou autre chose ça fait partie de l'ibtilat de l'épreuve dans le hayat d'unia que les gens vont être mêlés même si, même dans les sociétés ou bien dans l'état traditionnel comme c'était dans le temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam et lors de la partie majeure de l'histoire euh, de l'islam dans lesquelles les gens ou bien les muslims avaient des terres de islam dans lesquelles il y avait en majorité des musulmans mais malgré cela il y a des gens qui ne sont pas des musulmans il y a des gens qui sont des منافقين qui montrent qu'ils sont musulmans mais qui ne sont pas croyants mais dans dans, euh, dans delà al au Allah subhanahu wa ta'ala ça ne sera plus le cas يتميزونا. Allah il va les séparer il va mettre les kafirins à l'écart. ils ne seront pas mêlés avec, avec les croyants وقال, euh, subhanahu wa ta'ala alam a'had ilaykum alla ta'budu ash-shaytan mubin allah subhanahu wa ta'ala ilti ne vous êtes pas engagé Au fils de Adam Donc là, ça va être l'interrogation. Cette interrogation, bien sûr, elle s'adresse aux kafirines, aux mécréants, aux, euh, à ceux qui étaient désobéissants. Donc là, tout ça, tout ce qui va venir maintenant, ça va exclure les gens du paradis. eux Ils sont, comme on a mentionné, trop occupés. Ils sont dans un autre monde. Mais là, Allah, il va poser comme question. Et cette question-là, elle contient ici un blâme. « Tawbihum Alors il dit subhanahu wa ta'ala alab ahad il aïkum yabani adam. Allah, Azzawajal, il a pris l'engagement des fils de Adam Allah du shaytan de ne pas adorer shaitan. Pourquoi? Parce que Il est pour vous un, un ennemi qui est déclaré Allah Azza wa Jalla nous a déjà dit nous a envoyé des prophètes et des messagers pour nous rappeler que le Shaytan c'est un ennemi déclaré qui veut nous égarer du chemin d'Allah Azza wa Jalla qui veut nous emmener avec lui fi Jahannam c'est parce que son sort à lui c'est Jahannam c'est l'enfer comme on sait dans l'histoire de Adam Alayhi Salam et lorsque euh, Iblis il a refusé de se prosterner devant Adam Alayhi Salam il a désobéi à Allah Azza wa Jalla que Allah Subhanahu wa Ta'ala Il l'a condamné à l'enfer. Il a demandé à Allah Azza de lui accorder un délai. Pourquoi C'est parce qu'il voulait égarer une grande partie d'êtres humains et de ne pas être le seul en enfer tellement il était tellement il avait de l'envie et de la jalousie envers les fils de Adam et envers Adam alayhis salam, donc il voulait prendre avec lui plusieurs personnes comme ça, des millions de personnes, peut-être même des milliards, Allah ta'ala a'alam, ila jahannam i'yadam billahi subhanahu wa ta'ala, alors Allah azza wa il va leur dire ces gens-là de l'enfer, je vous avais envoyé des prophètes qui avaient pris votre engagement, ça c'était un engagement, et certains ulama, ils ont dit que cette ayala, elle fait référence à l'ahd al-mithar, qui est mentionné, cité dans sourate Al Araf je vais pas rentrer dans ça maintenant parce que c'est un long sujet mais vous pouvez inchallah de revenir à sourate Al Araf et chercher l'aïa qui nous parle de Al mithaq et jusqu'à la fin de et d'autres ulama aussi ils disent c'est l'engagement de la fitra ici la fitra ça veut dire la nature pure original de l'être humain, ainsi que la raison, elle a fait de l'âtre ici. Remarquez que Allah azawodel, toute chose qui est évidemment et qui fait partie du chemin de shaytan c'est pour ça que Allah azawodel, il l'a cité ici, il l'a nommé comme étant un ennemi déclaré, toute chose qui fait partie de, du chemin de shaytan de Iblis, eh bien, c'est quelque chose que par, déjà, par l'aql, par la raison, même si Allah Azza wa ne, ne nous avait pas envoyé des prophètes, sans parler du fait qu'Allah Azza wa nous a envoyé des prophètes, donc là, c'est une hujja qui est double, et qui est multiple, et qui est plus forte encore, <coughs> mais même si Allah Azza wa n'avait pas envoyé de prophètes, les grandes pratiques qui font partie du chemin de al Shaytan, shaitan, eh bien, on peut les détecter par notre aql, par notre raison, donc tout celui qui est réfléchi, Qui, tout celui qui raisonne, eh bien, il va savoir que ça, ça fait partie du chemin de Shaitan. Vous le voyez de nos jours, plusieurs États américains et ainsi de suite, ils ont dit que normalement, on aimerait actuellement fermer les magasins, par exemple, qui vendent de l'alcool. Mais on ne peut pas le faire parce que, qu'est-ce qui va arriver Eh bien, vous le savez, la société va, va se révolter. On ne peut pas se permettre d'interdire aux gens d'acheter de, euh, de, de l'alcool dans le contexte actuel. Mais ils disent, normalement, on l'aurait fait. C'est quelque chose qui est mauvaise pour la société, c'est quelque chose qui est mauvaise pour la santé. et Ce n'est pas le seul exemple, c'est seulement un seul qu'on peut citer ici. Alors il dit, subhanahu wa ta'ala « Alam a'had ilaykum ya Bani Adam » Alla ta'budu ash-shaytan innahu lakum adou wumubin. Allah Azza wa avait pris notre engagement de ne pas adorer ash-shaytan. C'est quoi adorer ash-shaytan? Les ulama, ils disent adorer ash-shaytan, c'est le suivre dans al-kufr ou bien lui obéir dans dans la désobéissance d'Allah Azza dans les péchés et dans la ma'siyat d'Allah Azza ça c'est l'adoration de Shaytan elle ne t'adore Shaytan i Allah ne t'obéit pas en Allah Azza wa Jall et Allah pas mécroire Allah Subhana wa Ta'ala donc euh, plusieurs personnes peut-être ils vont réciter cette ayah ils vont penser que ibadatush Shaytan ceux qui adorent le Shaytan c'est seulement les personnes vraiment extrêmes comme ça les sectes Euh, sataniques comme ça qui se prosternent devant, je ne sais pas moi, du, du feu ou bien des, des symboles euh, sataniques ou autre chose. Ce n'est pas seulement ça. Les Mufassilines, ils ont dit très clairement que ce soit Sa'adi alayhi rahmatullah ta'ala ou bien les autres ulama, ils disent que l'adoration de Shaitan, c'est le fait de lui obéir dans la désobéissance d'Allah Azza wa Jal, et pire encore dans الكفر عياذا بالله سبحانه وتعالى فهذا تقنيع من الله تعالى للكفرة من بني آدم الذين أطاعوا الشيطان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 Euh, auprès ils vont prendre le camp de l'ennemi d'Allah azawajal et de leur propre ennemi qui est Iblis ayyadun billahi azawajal alors c'est tout à fait logique qu'il mérite la pire des punitions auprès d'Allah azawajal ayyadun billahi subhanahu wa taala et anyabuduni hāda sirāt mustaqim La première chose, donc, le hadith, premier engagement que Allah il a pris, c'est quoi C'est de ne pas adorer Shaitan, parce que c'est votre ennemi déclaré, votre ennemi qui est clair. Et le deuxième engagement, c'est et adorez-moi, adorez Allah Azawajal, adorez Allah Subhanahu wa Taala. Le message de tous les prophètes que Allah il a envoyé aux nations précédente même avant Mohammed salatu الصلاه والسلام c'était quoi an a'budu Allah wa najtanibu at-taghut ad'u azza wa jal vous le taghout at-taghut ça premier taghout qui est le qui est iblis a'yad billahi subhanahu wa ta'ala subhanahu wa ta'ala hadha siratun mustaqim c'est ça al-mustaqim c'est ça le droit chemin vous savez, mustaqim qui est cité dans sourate al-fatiha que nous connaissons tous ihdina Asrar al-Mustaqim, donc on demande à Allah azawajal de nous guider vers le droit chemin. Le droit chemin, il est expliqué, il est détaillé dans d'autres ayats du Coran al-Karim. Par exemple, cette ayat ici ou bien ces deux ayats qui sont dans sourate Yasin. Alors, c'est quoi Asrar al-Mustaqim? Comme nous dit Imam Sadi, Sa c'est quoi Asrar al-Mustaqim? En se basant sur ces deux ayats de sourate Yasin, c'est d'obéir à Allah azawajal, de l'adorer, de désobéir à Iblis. Quelque chose de très intéressant ici. Quelque chose de très intéressant. Euh, dans l'islam, nous avons le concept de l'obéissance. Il est très important. Les bonnes œuvres, elles s'appellent toutes tout quoi Ta'a. On dit « obéir à Allah Azza wa Fais les ta'aats »,« fais les bonnes œuvres », ainsi de suite. Et vous le savez que ce mot-là, ta'a, de nos jours, certaines personnes, ils vont le jeter à tort et à travers. Ils vont, par, par exemple, faire référence à n'importe qui en disant « ta'a wali amri » obéir à la personne qui a l'autorité. Ta'at-u-walil-amr c'est le roi, c'est le ministre, c'est le donc toute personne va lui coller. Bien sûr le principe en tant que tel, en général il est valide dans l'islam, on a les hadiths très clairs du prophète alayhi sallatou salam à propos de la question ici de ta'at-u-walil-amr d'un dirigeant qui est légitime dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par contre le danger c'est les personnes qui prennent des textes comme ça, qui les mettent à l'extérieur de leur contexte qui les donnent à des personnes qui ne méritent pas cette ta'a, cette obéissance, et de ce fait qui nous génère toute une génération entière de muslimines qui ont une compréhension, une interprétation ici, une imagination, une perception tordue de cette partie-là de la religion d'Allah Azzawajal et qui deviennent comme des personnes qui sont soumises. Ça veut dire, ça va être un que qu'à chaque fois qu'on lui fait sortir la carte de ta'a, l'obéissance, attention, tu dois obéir. Isma' wa'ati'a Isma wa par contre les textes sont très clairs dans la religion d'Allah Azod que le tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala que l'islam que le chemin du salut il est composé de deux choses les deux choses sont importantes ici pour entrer le jannah l'obéissance et la désobéissance ta'a wa 'asiyan ta'a obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala ainsi qu'à son prophète avant tout ça c'est le premier niveau après ça bien sûr Oulul amr minkum alors ulul amr ça inclut euh, les, euh, les, euh, comment peut dire ça, les dirigeants les leaders légitimes de la communauté donc là si je donne l'exemple le plus évident si on vivait sous Othman euh, ibn Affan radhiyallahu ta'ala Anhu » Ou si on vivait sur Umar ibn al-Khattab, par exemple, je vais donner seulement ici des exemples, c'est pas pour dire que c'est exclusif à eux, je donne tout simplement des exemples évidents. pour qu'il n'y ait pas de divergence à propos de cela. Si on vivait sur Umar ibn al-Khattab, ta'ala anhu, ibn Affan, il nous donne des ordres aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va dire On va dire Tant que ce n'est pas contraire à l'obéissance d'Allah Azzawajal, alors c'est ça l'islam, on va t'obéir, on a écouté et on obéit. Donc ça c'est un aspect. Par contre, il y a de l'autre côté aussi, comme on a mentionné, dans l'islam, il y a la ma'asiyah, la désobéissance, pas la désobéissance d'Allah Azzawajal Ta'ala Allahu An-Dalik, mais la désobéissance de Shaitan et de toute personne qui donne les mêmes ordres de Shaitan. Que ça, cette désobéissance-là, eh c'est une composante de la foi. C'est pour ça, comme il nous dit ici, ce droit chemin, c'est ces deux choses-là. C'est l'obéissance à Allah Azza wa Jal et la désobéissance à Shaitan. Si quelqu'un pense qu'il peut, obéir à Allah Azza wa Jal. Et obéir à tout autre ordre qui lui vient en même temps, alors cette personne-là, elle est complètement elle est complètement... Euh, elle a complètement tort, ce n'est pas ça l'islam on ne peut pas donner à quelqu'un comme ça le droit à l'obéissance absolue alors tout celui qui donne des ordres qui sont synchronisés avec les ordres de Shaitan, qui ordonne la même chose que ce que Shaitan il ordonne, on doit lui désobéir, ça fait partie de l'imam dans la religion d'Allah Azza wa de lui désobéir et de refuser ta'atan subhanahu wa ta'ala wa ma'asiyyatan li shaytan, alors il dit subhanahu wa ta'ala إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون اللي سبحانه وتعالى ولقد أضل منكم كإل أسخت إغاغي بارميكم Dibillan, c'est quoi Dibillan C'est créer des créatures, quasira plusieurs créatures, des millions, encore une fois peut-être même des milliards de personnes que shaitan il a égarées. Yadam subhanahu wa taala des générations entières que shaitan il a égarées. Il dit subhanahu wa taala est-ce que vous n'étiez pas capable de raisonner, de réfléchir là nous a donné l'âme encore une fois. On le rappelle pour la huitième fois que la raison ici, elle est très importante dans la religion d'Allah Azza wa contrairement aux personnes qui pensent qu'il y a opposition entre la raison et entre la religion, qu'il y a des gens qui vont rejeter des textes de la religion parce qu'elles sont contraires à la raison. La raison, ce n'est pas le hawa, ce n'est pas les passions. Il ne faut pas mêler la raison avec les passions. On a nos passions, nos intérêts, nos tentations et ainsi de suite. Le hawa, ça ce n'est pas la raison. Mais la vraie raison intègre que Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordé, et Bien, elle donne les mêmes ordres lorsqu'elle est vraiment intègre elle est sur le elle donne les mêmes recommandations que ce que Allah Azza wa Il a révélé. Bien sûr, ici, on parle des grandes lignes, on ne parle pas des détails de la religion. Pas, ce n'est pas, pas avec la raison qu'on va savoir où est-ce qu'on devrait mettre notre main lors de notre salat, lorsqu'on est debout. Ça, il faut avoir une révélation, un wahid Allah subhanahu wa ta'ala, mais sur les grandes lignes de la religion, eh bien, la raison, elle recommande les mêmes choses que ce que Allah subhanahu wa ta'ala, il a, il a révélé, subhanahu wa ta'ala. فلقد اضل منكم جبلا كثيرا اي خلقا كثيرا افلم تكونوا تعقلون اي افما كان لكم عقل في مخالفه ربكم فيما امركم به وعدودكم الى اتباع الشيطان alors il dit subhanahu wa ta'ala dona aya juste apres هذه جهنم التي كنتم توعدون Quand vous promettez l'enfer qu'Allah, il promettait dans l'ayat d'unia et que encore une fois les kafirines ne croyaient pas en ça, ils pensaient que ça c'était de la rigolade, ils ne prenaient pas ça au sérieux. Alors, gäller gäller bi gäller vänta de för er härde gäller som ni kunde gåna gärna Allahs upp och tal är de för er. Låt se gäller, låt du kan se det. Låt du la inte ta bort det här. Det är inte en sak. Det ça va être, sak. Det är inte en sak. Det är inte en sak. Det är inte en sak. Det är inte en sak. Det är inte en sak. Det är inte en sak. Det är inte en sak. Det är inte en sak. Det et on est certain qu'elle est vraie. Mais parce que ça peut nous donner de la tristesse, par exemple, ou bien ça peut être à l'encontre de ce qu'on aimerait avoir, on va faire quoi On va essayer de se mentir à soi-même. Mais lorsqu'on voit la chose devant nous, C'est la même, c'est une certitude aussi, mais quelque chose qui est devant nous, on ne peut pas, qui est physiquement devant nous, on ne peut pas se mentir à soi-même et la renier, ça va être quelque chose de quasiment impossible de faire Selon encore une fois. La fitra normale de l'être humain, il dit subhanahu wa ta'ala Entrez en enfer, brûlez à l'intérieur de l'enfer. Est-ce que parce qu'Allah azzawajal, il est subhanahu wa ta'ala injuste, Est-ce que c'est parce que Allah subhanahu wa ta'ala il est si on peut dire ainsi hasha azza wa jalla entre guillemets méchant dans le langage des enfants c'est parce que ça c'est parmi les shubuhat ici Des, par exemple des athées ou bien des personnes qui s'opposent à la religion ou autre chose ils disent mais comment vous dites que votre seigneur il est miséricordieux alors qu'il va punir des gens en enfer et dans les feux Allah, il le dit pourquoi est-ce qu'il va punir des gens dans le feu il y a une raison bien particulière c'est une rétribution pour leur kufr et ce kufr là bien sûr encore une fois c'est la pire des choses, c'est la plus grave des choses le fait de suivre notre pire ennemi qui est le shaitan Et de désobéir à celui qui est le plus bienfaisant envers nous Qui est notre Seigneur alamin, Allah subhanahu wa Alors ce n'est pas quelque chose de méchant Ou quelque chose de, de, de pas juste ou autre chose Ce n'est que la justice divine Qui est complètement encore une fois Quelque chose qui va avec la raison Et, va, et avec l'aql et avec Après ça Allah Azza wa il décrit un peu La punition de ces gens-là en enfer. Yadh Il dit: al Aujourd'hui, on va sceller leur bouche. Allah, Il va sceller la bouche des gens de l'enfer. Ça veut dire que ça. C'est avant qu'ils n'entrent en enfer. Ça c'est lors de al-hisab, lors du jugement en tant que tel. Et le jugement, bien sûr, va être sévère. Rappelons-nous ici que le jugement que Allahﷻ réserve aux musulmans, aux croyants, ce n'est pas comme le jugement que Allahﷻ il réserve aux kaafirin, aux mécréants. Pour les croyants, Allahﷻ il va pardonner, subhanahu wa taala, il va leur accorder un jugement léger, ثم مسرورا. Mais pour ce qui est des kaafirin, des mécréants, des ennemis de Allahﷻ, eh bien leur pas seulement leur punition, mais même leur jugement va être sévère hisabun asir عياذ بالله سبحانه وتعالى alors Allah عز وجل il nous décrit سبحانه وتعالى il nous dit aujourd'hui que nous scellerons leur bouche leur bouche seront scellées ils ne pourront pas parler al yawma nakhtimu ala afwahihim wa takallamuna aydihim leurs mains, les mains des kafiris vont s'adresser, vont parler à Allah azzawajal. Allah subhanahu wa ta'ala va faire en sorte que leurs mains vont parler et ça ce n'est pas au sens figuré c'est au sens réel comme mentionné dans plusieurs textes dans plusieurs textes ici donc leurs mains vont vraiment parler à Allah, azzawajal. Allah azzawajal, ينتقها, subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala il est capable de tout subhanahu wa ta'ala il veut que la chair que les os de la personne s'adressent, qu'ils parlent avec une voix qui est réelle, ce n'est rien n'est impossible pour Allah, Azzawajal. Et ça sera le cas pour les kafiris. Et leurs jambes vont témoigner de ce qu'ils étaient en train de faire dans cette vie du bas monde. Donc, qu'est-ce qui va se passer ici On va voir, Azzawajal, quelques hadiths qui hadith اوتنتيكه du Prophet sallallahu alayhi wa sallam qui nous détaille certaines de ces de ces sane bi idnillah azza wa jal ibn kathir alayhi rahmatullah taala hada hal al kufar wal munafiqin yawm al qiyamah hina yunkiruna ma j taramuhu fi al dunya wa yahlifuna ma fa'aluhu Que ça, ça va être à cause du fait, ça, ça va se passer après que les kafirines vont renier. Yawm al-Qiyama, le kafir, il va renier. Lorsque Azza wa Jal, il va le questionner sur certaines de ses œuvres, il va dire « Moi, je n'ai jamais fait telle chose, je n'ai jamais fait telle chose. » Et le mounafiq, il va dire « Moi, j'étais quelqu'un de croyant, j'étais une bonne personne. » Alors, Allah, Azza wa il va faire parler leur propre corps, leur propre chair, qui va témoigner contre eux, « subhanahu wa » Alors nous avons ici quelques hadiths comme le hadith ici rapporté par Muslim Anas ibn Malik. Il nous dit que nous étions avec le prophète صلى الله Wasallam une fois euh, lorsqu'il a eu euh, lorsqu'il a fait un grand sourire. Alayhi alayhi wa sallam, le rire du prophète صلى c'était un sourire, c'était pas un rire comme on dit aujourd'hui, euh, faire un rire comme ça avec euh, en, en émettant une voix. Le rire du prophète صلى alayhi عليه c'était un large sourire. Alayhi alayhi wa Après ça il a dit est-ce que vous savez pourquoi est-ce que je viens de sourire ils ont dit Allah wa rasouluhu a'lam ils ont dit on oh, ne sait pas c'est toi et euh, c'est Allah et son prophète qui le savent alors il dit salam min mujadalat alabd rabbihi yawm alqiyama il dit de à cause de cette scène ici qui est quoi qui est l'être humain qui va débattre avec son Seigneur, avec Allah Azza wa Jal le jour dernier. Alors qu'est-ce qu'il va dire Écoutez bien ça, ça c'est hadith dans le Sahih Muslim. Le kafir, il va dire quoi Oh mon Seigneur, n'est-ce pas que Tu nous as protégés. On est protégés normalement contre l'injustice. Normalement, toi, tu es juste, alors tu ne devrais pas nous traiter avec injustice. Alors, Allah Azza wa Jal va lui dire, Bala, oui, bien sûr. Il va dire, Allah Azza wa Jal, Moi, je n'accepte aucun de ces témoins. Ça veut dire, de tous les malaïkas, les anges ici, qui sont en train de toujours écrire nos, nos œuvres pour nous et contre nous, c'est kataba, katabato ceux qui écrivent les œuvres qu'on est en train de faire en permanence, eh bien, ils vont venir pour témoigner ça va être le livre en tant que tel et ça va être l'ange qui a écrit le livre qui sera là pour témoigner alors ce kafir, il va dire à Allah Azza wa jalla honnêtement, moi, je n'accepte aucun témoin, sauf un témoin qui vient de moi. Ça veut dire, ça, ça devrait être seulement mon témoignage qui devrait être accepté, parce que ces gens-là, je ne les connais pas, ils ne sont pas des gens qui sont intègres, ils sont en train de dire des, des mensonges. Alors, il dit, euh, Allah, Azza wa il va lui dire quoi Que c'est suffisant pour toi euh, Euh, euh, ça veut dire toi tu vas être suffisant ça va être ton témoignage et après ça aussi le témoignage des Malaïka alayhim as-salam fa yuhtamu ala feehi wa yuqalul arkanih Allah azawajalla va sceller sa bouche sa bouche ne sera pas capable de parler et Allah azawajalla va ordonner à ses membres de parler ça veut dire les membres de son corps de de parler et de témoigner <coughs> Fattantikou bi amalih Thumma yukhalla bainahu Wabayna al kalam Là bien sûr, les membres vont tout décrire Les mains vont dire Ya Allah, voilà ce qu'on a fait A tel jour, et tel jour, et tel jour, et tel jour Et les oreilles vont faire la même chose Et les yeux, ça veut dire Tout le corps de la personne va témoigner toute partie du corps qui a fait une mauvaise œuvre, elle va témoigner auprès d'Allah Azza wa qu'elle l'a fait. Elle va le reconnaître et témoigner contre la personne. Et après ça, Allah Azza wa va lui accorder le droit de parler avec sa bouche une nouvelle voix. Donc là, le saut va être, va être enlevé. Et là, il dit فَاقُولُوا بَعْبُعْدًا لَكُنَّ وَسُحْقًا فَعَنْ كُنَّ كُنْتُوا أُلَادِلٍ Là, il va faire du'a malheur à vous. Imaginez, la personne, le kafir, il va faire Un douaa, il va dire malheur à vous en s'adressant à son propre corps, à ses propres mains, à ses propres jambes et autre chose. Il dit an kunna ujadil. J'essayais de vous défendre, vous. C'est parce que la punition, vous, vous allez être puni en enfer. Ça va être les jambes et les mains, et autre chose. Donc Riyad Billahi Subhanahu Wa Taala. Remarquez ici comment est-ce que le kafir va devenir l'ennemi de son propre corps. Riyad Billahi Subhanahu Wa Taala. Ça va être comme si c'est plusieurs parties en en une seule personne. Riyad Billahi Azza Wa Jalla. Rapporté par Mouslim. Et dans un autre hadith, aussi hadith du prophète A.S. apporté par Nasaï et d'autres Aussi c'est un hadith qui est hadith, un hadith Donc moyennement authentique Il a dit A.S. A.S. <coughs> Alla afwahikum bi al-fidam Que yawm al-qiyama Vous allez tous venir Vous Ça veut dire Tous les êtres humains Vont venir auprès d'Allah Avec un fidam Les ulama Ils disent ici, Fidam J'essaie d'expliquer un peu ce ils ont, Comment ce ils ont expliqué ça C'est un peu comme un filtre Vous savez le filtre Quand, quand on met pour euh, Par exemple Filtrer du thé Ou autre chose Alors c'est comme ça Que les ulamas Ils ont expliqué cela Donc ça va être un filtre La personne ne peut pas Dire du n'importe quoi Auprès d'Allah Subhanahu wa ta'ala fa Fahiduhu akafuhu. La première chose qui sera questionnée de la personne, les premiers membres à être questionnés de la personne, ça va être ses cuisses ainsi que ses mains. Ses cuisses ainsi que ses mains qui vont témoigner auprès de Allah Azza wa Jal Yaumah. Un autre hadith aussi rapporté par l'Imam Muslim alayhi ratheemulla taala, c'est un long hadith mais Ibn Kathir il nous cite ici une partie qui est pertinente pour cette ayah Il dit. Så faller den tredje och säger: "Du är, jag är din älskare. Jag är övertygad om dig och din sagan och din skrift." I dag kommer det att Un type de personne, ce n'est pas une seule personne. Là, le prophète, il est en train de décrire une catégorie de personnes. On va voir c'est qui c'est cette catégorie à la fin du hadith, inshallah, Azza wa Alors, elle va venir auprès d'Allah, Azza wa Et Allah, subhanahu wa ta'ala, il va le questionner. Toi, tu es quel type de personne Tu es qui exactement Qu'est-ce que tu faisais Tu étais avec qui Alors, il va dire, Ya Allah, moi je suis ton serviteur. J'ai cru en toi, j'ai cru en ton prophète. En ton livre J'ai fait la salade, j'ai fait le jeûne, j'ai fait la sadaqa, les bonnes œuvres, et ainsi de suite Il va continuer à faire ses propres, son, son propre éloge Il va dire, « Ya Allah, moi j'ai fait telle bonne œuvre et j'étais à, à telle place et j'étais en train de faire telle chose J'étais une bonne personne Alors Allah Azza wa Jalla va lui dire Est-ce qu'on devrait faire parler notre témoin, nos témoins Il va dire Là, il va commencer à penser C'est qui exactement le témoin Lorsque soudainement, Allah Azza wa il va sceller sa bouche Et on va ordonner sa cuisse On va l'ordonner euh, de commencer à, à parler. Et elle, là, elle va commencer à témoigner contre lui. Et là, ça va être sa chair et son eau. Comme le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit ici dans ce hadith authentique qui vont témoigner contre lui. Pourquoi c'est qui cette personne Et ça, c'était le munafiq. L'hypocrite, ça veut dire celui qui, oui, en réalité, il faisait la salat, il faisait la sadaqa, il faisait. Mais tout ça, c'était par hypocrisie, par ostentation. Il se mêlait aux croyants, mais il n'était pas un vrai croyant. Il ne croyait pas en Allah, subhanahu wa ta'ala. Et de ce fait, Allah, azza wa jalla, il va divulguer sa vraie réalité en faisant parler son propre corps qui va témoigner contre lui. Ya'da billahi, azza wa jalla. وَذَلِكَ لِيُعْذَرَ مِن نَفْسِهِ Comme il le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, afin qu'il ne puisse pas avoir d'excuses de ne pas dire « Ya Allah, tu es injuste, pourquoi est-ce que moi je faisais la sal شف وزي شف زي تيوا موتر ان انفر رياض بالله عز hadith an ibn amir radiAllahu ta'ala anhu annahu sami'a an Nabiya. sallallahu alayhi wa yaqul in awwal in awwal 'azm min al-insan yatakallamu yawm yuqtamu 'ala al-afwah fakhduhu min al-rajm al-rijl an le premier haut qui va parler oh ici ça veut dire os pas de l'eau à boire c'est l'os al Le premier haut qui va témoigner contre la personne le jour dernier, ça va être sa, sa cuisse gauche. Mais là, euh, en cherchant le hadith, bien sûr, ça c'est les... Euh, Rappelons-nous que l'imam Ibn Kathir, alayhi rahmatullahi ta'ala, lorsqu'il nous cite des hadiths, ce pas toujours nécessairement des hadiths qui sont qui sont authentiques dans toutes les situations donc la partie majeure des hadiths qu'il mentionne sont des hadiths en général authentiques il y a beaucoup de hadiths dans Boukhari et Muslim Musnad Imam Ahmad et autre chose mais Imam Ibn Kathir dans sa version intégrale ici du tafsir il cite les hadiths avec leur chaîne de narration donc il laisse au lecteur euh, au lecteur qui est euh, qui est en quelque sorte qui est capable de le faire il lui laisse le, le soin de chercher et d'étudier le niveau d'authenticité du hadith. Donc là, euh, j'ai cherché un peu ce que les ulémas, ils ont dit à propos de ce hadith. Donc ce hadith qu'on vient de citer, c'est un hadith qui est acceptable sauf que la première la dernière partie, le lafdh, la dernière partie qui nous parle de la cuisse gauche, ce que j'ai trouvé, c'est que al bani ainsi que Shu'aib, Al-Arnaout, qu'Allah leur ils ont dit que ça c'est c'est une euh, c'est une phrase ou bien une partie de la phrase qui est faible, cette partie du hadith. Donc est-ce que vraiment ça va être la cuisse gauche en particulier qui va être la première à témoigner, Allahu Ta'ala à notre connaissance, il n'y a rien d'authentique dans ce sens. L'aïa juste après, il dit, subhanahu wa ta'ala, que si on veut, il dit, subhanahu wa ta'ala, si nous voulions, Nous effacerions leurs yeux, la tamasna ala a'yunihim. Al tamas dans la langue arabe c'est lorsque Euh, lorsque l'œil, elle devient effacée C'est pas seulement quelqu'un qui n'est pas capable de voir Mais qui peut ouvrir son œil Non, c'est quelqu'un que son œil, elle devient effacée C'est comme presque qu'il n'a pas d'œil Ça veut dire l'œil, c'est comme si Elle ressemble un peu au reste de, de la peau du, du visage C'est pour ça que c'est décrit dans les hadiths Lorsque le prophète nous a parlé de De l'antéchrist Que dans certaines narrations Que son œil, elle est Effacer comme ça. Donc, euh, bien sûr, c'est une scène ou bien mandarone qui est un peu horrible et qui est un peu effrayant. Alors, il dit, subhanahu wa ta'ala, si nous voulions, nous effacerions leurs yeux. Ils courront vers le chemin, vers le serat. Bien sûr, ils seront incapables de voir. C'est si Allah, azza wa Encore une fois, imaginez si quelqu'un, Allah, subhanahu wa ta'ala, lui enlève les yeux de, de façon soudaine. Est-ce que cette personne-là pourra voir vers où elle se dirige surtout si elle commence à courir comme ça on le sait que quelqu'un qui est aveugle qui ne peut pas voir ou bien comme on dit de nos jours diplomatiquement quelqu'un qui est non voyant alors euh, quelqu'un de la sorte une telle personne parfois ce genre de personne Allah Azza wa Jalla bien sûr leur a donné ce ibtila c'est une épreuve dans la vie du bas monde ce n'est pas nécessairement euh, quelque chose de mal pour eux dans la vie du bas monde Allah Azza wa Jalla nous parle de l'aveugle La personne qui est aveugle au sens négatif, au sens qui est répugnant, c'est euh, lorsque Allah Azzawdani nous parle des gens qui seront aveugles القيام, le jour dernier. Ce ne pas les gens qui sont aveugles dans la hayat du Il y a plusieurs des Sahaba et des gens qui ont ainsi de suite qui étaient aveugles. Ce n'est rien de, de mal pour la personne. Bien au contraire, ça peut être quelque chose de bien. Allah Azza wa Jalla lui a voulu du bien, subhanahu wa ta'ala. Mais Allah Azza wa Jalla parfois nous parle des gens qui vont être aveugles. Et parfois Allah Azza wa Jalla nous parle du cœur qui est aveugle. إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ça c'est lorsque la personne elle ne voit pas la, la, la vérité c'est quelque chose bien sûr, qui est signe d'égarement et euh, de, de malédiction subhanahu wa ta'ala alors ici Allah azza wa jalla nous parle de, de ces gens-là que s'il voulait subhanahu wa ta'ala il va les aveugler et là ils vont courir vers le chemin ils ne seront pas capables de voir. Donc, comme on l'a mentionné, dans la vie du bas monde, il y a des personnes qui sont aveugles, qui ne peuvent pas voir, c'est un ibtila d'Allah Azza wa Jal, mais qui peuvent se déplacer mais de façon, quoi, euh, en, en douceur, doucement, doucement, pas à pas, on ne peut pas, J'ai jamais entendu parler d'un aveugle qui peut courir vers une destination particulière et de façon très précise. Donc, ici, Allah Azza wa Jal nous parle de gens qui vont courir. Alors, c'est quoi le tafsir de cette ayah Il y a un autre tafsir, mais ça, je Je dois chercher un peu plus parce que je l'ai pas bien compris mais euh, le tafsir que plusieurs ulama ils ont mentionné que ça ça va être yaum al-qiyamah le jour dernier encore une fois pour les kafirin Allah azza wa jall s'il veut subhanahu wa ta'ala Pour les empêcher de passer sur As-Sirat, on sait que Yawm al va avoir As-Sirat entre la terre du jugement. Une fois que le jugement sera terminé, et bien, pour accéder al-Jannah, pour entrer au paradis, les gens vont devoir traverser As-Sirat un chemin qui est extrêmement mince, c'est comme un pont. Et ce pont-là qui mène vers le paradis, il passe au-dessus de l'enfer. Alors Allah Azza wa s'il veut, subhanahu wa ta'ala, il va effacer leurs yeux et les laisser à eux-mêmes. Là, qu'est-ce qu'ils peuvent faire Ils vont essayer de courir pour essayer de rattraper les croyants, encore une fois, de passer d'entrer au paradis avant qu'il ne soit trop tard. Ça, c'est impossible. Ils ne vont jamais pouvoir voir le chemin et trouver le chemin vers As-Sorat afin de pouvoir le, le traverser jusqu'à jusqu Jannah comme c'est le cas pour ceux qui est des, des croyants. Donc ça c'est un exemple ou bien une scène imagée que Allah azzawajal nous détaille ici. Et juste après dit subhanahu wa ta'ala وَلَوْ نَشَاءُوا لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَمَسْتَطَاعُوا مُضِيًّا Wala så Et si nous voulions, il dit subhanahu wa ta'ala, et eh bien så. va Les inte les faire är La så. Det är inte så. Det är inte så. Det är inte så. Det är inte så. Det är inte så. Det är inte så. Det är inte Yaum al auprès de Allah Azawajal, ces si kafirines, soit que Allah Azawajal parfois il va pour certaines personnes il va effacer leurs yeux, de ce fait ils vont courir, ils vont pouvoir se déplacer, mais ils ne peuvent pas trouver le chemin vers le paradis et ils vont finir par tomber en enfer. Billahi azzawajal. Ou l'autre tafsir ici, c'est que pour cette deuxième ayah. Euh, plutôt pour la deuxième ayet ici. Wallaouna cha ou ala makanatihim. Les éleveurs ils ont dit qu'il va avoir des kafirines Allahu Jal va les métamorphoser en autre chose comme des pierres. Alors c'est pour ça qu'il dit subhanahu wa taala. Famas tattagu muziyan, walla yarjigun. Ils ne pourront pas ni avancer ni ni reculer. Ils ne pourront pas se déplacer. Ils vont être pris comme ça. Ils savent que les gens sont en train d'avancer et de partir vers le Jannah. Mais eux, ils seront, quoi Bloqués comme ça et emprisonnés. Ils ne peuvent même pas euh, bouger, essayer de fuir la punition d'Allah Azza wa Jalla ou autre chose. Le deuxième tafsir de cette ayah, Eh bien, ça nous dit que ça parle de la vie du bas monde, que c'est dans Al-Hayat Abdu'l-Yahoua. Si Allah Azza wa il voulait, il va métamorphoser toute personne qui lui désobéit, subhanahu wa ta'ala. Comme c'est mentionné dans d'autres ayats de Al-Qur'an, Al-Karim, je pense, il me rappelle bien dans Sourat Al-A'raf. Allah Azza wa Jal, si il veut, subhanahu wa ta'ala... Toute personne qui lui désobéit, eh bien, sera transformée, sera, sera métamorphosée en singe ou en, euh, en porc. Que là, vu que ça va être une punition, imaginez si Allah Azawajal il donnait comme ça une punition sévère à toute personne qui lui désobéit, et bien la punition elle va arriver tout de suite à l'intérieur de son foyer dans Villa Azoud, le fameux Tata Amoudiyan, ni il va. Fuir vers l'avant, ni ils vont quoi Revenir vers l'arrière. Ou bien certains ulama, ils disent ni ils ne pourront continuer à faire le mal, le haram qu'ils étaient en train de faire après cette punition, ni ils vont pouvoir quoi Revenir vers l'arrière. Ça veut dire pour échapper la punition d'Allah subhanahu wa ta'ala. نسأل taala an أن wa وإياكم min kulli Sharrin wa Subin wa Allahu Ta'ala. Allahu wa Allahu InshaAllahu Ta'ala. Lors de notre prochaine séance, on va continuer à partir de la Aya numéro 68 Bi'id Milahi Subhanahu Ta'ala. Et encore une fois, si on a expliqué des choses un peu de façon un peu euh, qui manquait de précision, eh bien, euh, il n'y a rien, il n'y a pas un effort humain qui est parfait. Encore une fois, on essaie ici de faire de notre mieux pour rapprocher l'essence de ce que les ulama ils disent dans les cours de de tafsir et je rappelle que le choix qu'on a fait c'est de vous apporter ici un cours de tafsir qui est un peu avancé un peu de un peu détaillé c'est pour votre propre avantage en pensant que cela inshallah va aider à mieux comprendre la parole d'Allah et se rapprocher du livre d'Allah